Donc jouez, ça me ferait plaisir au 02 32 23 53 96 pour gagner votre assistant vocal Amazon Echo. Il est midi dans la poste déj. Toute l'actu, c'est avec Elodie kennel Bonjour Elodie. Bonjour Aurélie, bonjour à tous et bienvenue sur Cristal pour un nouveau point sur l'actu. Avec d'abord cette polémique en Seine-Maritime autour de l'adoption des couples homosexuels. La discorde sur les rails au sein de l'intersyndical cheminot. Rencontre avec un basketteur de NBA originaire de Rouen. Et puis à la veille de la fête de la musique, le Tangram Dev représente son programme pour la saison prochaine. Et nous sommes aussi à la veille de l'été avec une météo estivale ce mercredi. Une plainte déposée contre les propos d'une fonctionnaire du département de Seine-Maritime. Après l'interview par nos confrères de France Bleu, de la responsable du service adoption du département à la question sur la difficulté pour les couples homosexuels à adopter, Pascal Lemar a répondu qu'il n'était pas prioritaire, mais pas non plus exclu s'ils si acceptaient d'adopter un enfant atypique, comprenait par là présentant un handicap ou étant trop âgé. Propos rapidement condamnés par le président du département, Pascal Martin. Une plainte a donc été déposée par l'association des familles homoparentales et la Ligue des droits de l'homme s'est saisie du dossier. Affaire de viol sur un festival à côté de Caen un homme aurait agressé sexuellement une jeune femme le week-end dernier lors d'un festival dédié au reggae elle se trouvait sur le camping au moment des faits il a été écroué. Sur les rails Discord au sein de l'intersyndicale réuni hier, l'UNSA a annoncé ne pas reconduire à la grève perlée en juillet à la SNCF contrairement à la CGT et Sud Rail la CFDT donnera sa réponse à Avant le 28 juin. Rencontre ce midi avec un basketteur qui n'a pas oublié sa Normandie natale. Je parle bien sûr de Yann Maimi, joueur en NBA à Washington, aux États-Unis, mais qui n'hésite pas à revenir à Rouen dès qu'il le peut, actionnaire principal du Rouen Métropole Basket. Il a d'ailleurs suivi la belle saison de l'équipe rouennaise une année qu'il aimerait voir se reproduire à la saison prochaine. Quand tu fais une belle saison comme ça, tu donnes envie. Et donc, forcément, euh, l'année prochaine, L'objectif, ça serait de refaire les play-offs, bien sûr. Après, si on pouvait avoir un groupe presque inchangé, ça serait aussi idéal. Mais l'objectif, c'est voilà, de véhiculer les mêmes valeurs qu'on a véhiculées cette année et de développer un beau jeu, de redonner envie, encore plus envie euh, au public rouenais de venir supporter leur équipe et, voilà, et de refaire, retenter l'aventure, de refaire des play-offs. Et après, euh, qui sait ce qui peut arriver Donc voilà, on va essayer d'être encore meilleur l'année prochaine. Des propos recueillis par Clément Chapuzot du côté de la Russie, le mondial se poursuit. Trois nouvelles rencontres Portugal-Maroc, Uruguay-Arabie Saoudite et Iran-Espagne A la veille de l'été, et de la fête de la musique la salle de musique actuelle d'Evre le Tangram a dévoilé hier sa programmation pour 2018-2019 et à l'affiche on retrouvera notamment les Arcadianes, Christophe Willem ou encore de l'humour avec Olivier de Benoît. L'été est déjà au rendez-vous, c'est la journée la plus chaude de la semaine 23 degrés dans le Calvados, 27 pour l'heure et la Seine-Maritime grand soleil ou soleil un petit peu voilé C'est en tout cas une belle après-midi qui nous attend La pause d'âge en solo, c'est bien Mais avec les collègues au boulot, c'est mieux Inscrivez-vous et jouez avec vos collègues Joignez-nous maintenant au 02 32 23 53 96 Tous les midis sur Cristal. Prenez la pause-déj avec Aurélie. Je ne vais pas le nier, je suis hyper pressée d'être en vacances. Hein. Je suis comme tout le monde, on a tous besoin de repos un jour ou l'autre. Mais ça me fait un petit pincement au cœur, c'est ma dernière pause-déj de cette saison. J'ai vraiment passé une très bonne année avec vous, euh, notamment dans la pause-déj, à jouer, à vous faire gagner aussi de très jolis cadeaux. Alors pour cette dernière de cette saison, jouez avec moi, 0232 23 53 96, il y a un assistant vocal Amazon Echo à remporter. Ou encore, vous faites comme Lisa de Rouen hier, La fait 11 bonne réponse consécutive. Elle a donc empoché la somme de 500 euros. Et plus on est de fous, plus on rit. Donc, on joue entre collègues également en famille. 02 32 23 53 96. Et en attendant, on écoute Kaigo avec Remind Me to Forget sur Crystal.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 Cristal. tous les midis sur Cristal la pause d'âge. Et vous jouez pour remporter votre enceinte alors un assistant vocal Amazon Echo vous pouvez lui demander par exemple le matin de mettre radio Cristal, il le fera avec plaisir. Carole est avec nous, bonjour. Bonjour. On va du côté de Visillon, c'est tout près des Andely dans l'heure. Oui. Et toi tu vends des surgelés. Donc à domicile directement. C'est ça, tout à fait. J'apporte directement dans le congélateur les glaces aux gens. <rire> les glaces, voilà, parce que là, c'est vrai que c'est l'été qui arrive. Du coup, les euh, commandes oui. de glaces, ça doit y aller, hein Oui, ça y est, c'est parti, là. <rire> Alors, tu dois savoir à peu près quand même les goûts des normands, du coup, comme tu livres à domicile. C'est quoi le parfum préféré de nos normands Bah C'est c'est banal comme tout le monde, ça va être plus du, du vanille, chocolat, c'est vrai que ça paraît être banal. Oh, c'est pas très ouais. original quand même. Non, c'est vrai. Oh, au début, j'ai cru que tu avais dit banane, là ça aurait été très très original. Bon, Carole, un assistant vocal Amazon Echo, ça vient tout juste de sortir, c'est sorti il y a à peine une semaine. Ouais, tu vas ça. pouvoir le remporter pour te l'offrir à toi. Ou pour l'offrir, euh, je ne sais pas, un ami. Voilà, qui fera non, la... non, mais pour moi, c'est bien aussi. Oui, ou sinon, tu, tu, veux... <rire> tu feras pendant une semaine la vaisselle chez moi. Je t'offre cet assistant vocal. Bref, t'en fais ce que tu veux, mais pour ça, il faut que tu fasses le meilleur score. Est-ce que tu es prête Je suis prête. Top, c'est parti Quel artiste reconnais-tu dans cet extrait Elle tape sur des et ses numéros. Ah, la Quelle épreuve de force consiste à rabattre le bras de son adversaire sur une table Un bras de Quelle couleur obtient-on en mélangeant du rouge et du bleu Violet. C'est une voiture à pédales pour adultes, mais c'est aussi un prénom féminin. Quel est-il Je passe. Dans les aventures de Tintin, comment s'appellent les frères jumeaux qui jouent les détectives Dupont et Dupont. Quel terme en deux mots désigne un type de canapé convertible Un clic-clac. Quelle lettre désigne un vêtement extra-large Quel nom générique donne-t-on aux chats dont la race n'est pas déterminée Euh. bâtard. D'une manière générale, on n'aime pas recevoir un PV, mais que signifie l'abréviation PV Procès verbal. Selon l'expression, quand on s'énerve, soudainement on dit qu'on prend la mouche. Oui, c'est bien ça. Est-ce que tu prends la mouche, toi, de temps en temps, Carole Oui, ça, ça m'arrive souvent. Ah oui Ah, Pourtant, tu m'as l'air plutôt calme, quand même. Oui, mais non, mais je m'énerve vite, mais je redescends vite, mais ça m'arrive. Alors, est-ce que tu es énervée, là Non, du non. tout, ça va. Tu as le droit d'être sereine Ça m'a l'air enfin, pas mal, en tout cas. Alors, tu nous as répondu en nous formulant généralement une question. Tu n'étais jamais très sûre des réponses que tu nous donnais. La lettre, les lettres qui désignent un vêtement extra large, en effet, c'est XL. Il fallait pas les chercher plus loin. Un ouais. canapé convertible, on parle d'un clic-clac, en effet aussi. Les frères Dupont dans les aventures de Tintin. Ce sont les frères jumeaux qui jouent les détectives. Encore une bonne réponse. Et si on mélange du rouge et du bleu, ça. tout le monde pouvait y répondre. Même les enfants, c'est bien du violet. Et alors, c'est une voiture à pédale pour adultes, mais c'est aussi un prénom féminin. Ça, par contre, tu ne l'as pas eu. Non. Bah, Du coup, je vais te donner la réponse dans quelques instants. D'accord okay. Tu restes avec nous. On va voir combien tu as fait au total. Juste après un Indochine, que je dédie aujourd'hui à mon arbitre de la pause-déj, <rire> qui est une grande, grande fan. Comme c'est ma dernière pause-déj de cette saison, vous le savez. On va écouter trois nuits par semaine. Alors, Jocelyne, oui. toi, tu es hyper fan d'un Oui. Tu as été les voir combien de fois en concert Plus de 20 fois Et cette année Je vais aller les voir 6 fois Oh là là vos va de Caen vos Zénith de Rouen elles s'en lassent jamais Et du coup J'ai décidé d'écouter Trois Nuits par Semaine Mais ça n'a rien à voir Avec notre relation Bien sûr à moi et Jocelyne <rire> Mais trois nuits par semaine C'est sa peau Contre ma peau Et je suis avec elle Et trois 5 jours par semaine, c'est mon arbitre dans la pause déj C'est Jocelyne qui vous corrige et c'était une petite dédicace pour elle parce qu'elle adore Indochine, je suppose, comme la plupart d'entre vous. Carole est avec nous de Vésillon dans l'heure. Oui. On sent que tu as fait un bon score aujourd'hui. J'espère que tu es ah. fière de toi. Oui, j'espère. Alors ah, déjà, tu as retrouvé Philippe Lavide. Elle tape sur des L'épreuve de force consiste à rabattre le bras de son adversaire sur une table. On parle bien du bras de fer. Alors, c'est une voiture à pédales pour adultes, mais c'est aussi un prénom féminin. Quel est-il Tu as eu le temps de réfléchir pendant un doshing qui dure quand même 5 minutes. <rire> Est-ce que tu as trouvé la réponse ou pas du tout Non, du tout, je ne sais pas du tout. On parle de Rosalie. Ah, une Rosa... ah oui, d'accord, je ne vais pas perdre de là-dessus, ok, d'accord. <rire> Quel nom générique donne-t-on au chat dont la race n'est pas déterminée On ne parle pas d'un bâtard. Généralement, on parle de chien, un bâtard, mais euh, on parle de chat de gouttière. Ah, oui, ouais. On appelle ça un procès verbal, vous savez, ce PV qu'on n'aime mmh. pas recevoir. Mmh. Et selon l'expression, quand on s'énerve soudainement, on dit qu'on prend la mouche, on a vu ça toutes les deux ensemble. Alors, oh. aujourd'hui, Carole, tu as fait 8 points Wow Wow Tu t'attendais pas à ça Euh, non, non, bah non pas répondu, on ne sait pas combien de questions, ça va vite, c'est vrai que c'est plus facile dans euh, la été, voiture. Tu as <rire> été quand même super rapide hein, pour faire 8 points aujourd'hui, félicitations, ce n'est pas Merci. encore gagné pour toi bien sûr, Merci. il y a deux Merci. autres candidats qui vont passer, s'ils font 9 bonnes réponses minimum, tu es hors compétition malheureusement, donc reste bien à l'écoute de Cristal Pas de soucis. je te fais un gros bisou uh, Carole et c'est à vous de jouer au 53 96. si vous pensez la battre, il faut faire 9 bonnes réponses minimum pour emporter la pause d'âge aujourd'hui Leclerc Philippe, c'est quoi ce bidon là dans l'entrée De l'huile moteur totale active à 7000 avec 30% de tickets Leclerc et dont ta voiture manquait cruellement. Ah bon Ah oui, en plus c'est un produit partenaire du grand jeu La Ligue des supporters, deux produits partenaires achetés, une carte à gratter pour tenter de gagner des kits de supporters et des ballons. Du 12 au 23 juin chez Leclerc, le bidon de 5 litres d'huile de moteur totale active à 7000 diesel ou essence est à 21,50€, soit 4,30€ le litre avec en plus 30% de tickets Leclerc. Voir modalité et magasin participant sur www.e.leclerc. Parce qu'une voiture, ça s'entretient. Avoir la vue qui baisse, ça. Ça arrive. Une dent qui se casse, ça arrive. Que votre dos ou votre audition vous joue des tours, ça arrive parfois aussi. Mais ce qui ne doit pas arriver, c'est que vous renonciez aux soins dont vous auriez besoin. Pour Malakoff Médéric, quand on est une complémentaire santé, vous aimez avec deux M, c'est proposer à vos salariés des soins optiques, dentaires, audio et ostéo, sans reste à charge ou à tarif négocié. Malakoff Médéric, on vous aime avec deux M. Offre soumise à condition. Pour plus d'informations, renseignez-vous sur malakoffmédéric.com.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 Et encore une bonne raison d'aller chez Carrefour. C'est le mois des estivales chez Carrefour, avec 70% d'économies sur plein de produits. Comme par exemple sur les Kinder Delis. Et en plus, ils sont garantis meilleurs promos. Résultat des courses? Même mon mari rentre à 4 heures pour prendre son goûter. Jusqu'au 25 juin, c'est le mois des estivales dans vos hypermarchés Carrefour et aussi dans leur drive. Avec jusqu'à 70% d'économies créditées sur votre carte Carrefour sur des produits de grande marque. Carrefour. 2 fois 390 grammes, nous vous remboursons automatiquement la différence si une promo est meilleure ailleurs au même moment. Détails produits et modalités sur carrefour.fr. Pour votre santé, bougez plus.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 Depuis le 1er janvier 2018, bénéficiez aussi de la prime à la conversion gouvernementale chez Renault Occasion. Conditions sur Renault.fr Avant de déménager, avez-vous tout vérifié Le camion T'as oublié quoi J'ai oublié de louer le camion, mais c'est pas grave, on prendra le bus. Un, quoi un bus, c'est comme, euh, comme, un, comme un camion, non Les copains Allô Oh, Vous êtes en Thaïlande. Du coup, pour mon déménagement, je... Allô Et le gaz oh, oh, oh, mais il a pas d'eau chaude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 C'est le jambon sec prestige d'Ardèche qui doit son goût inimitable à une technique bien particulière. Au bout de six mois de séchage, la pâte du cochon est frottée à la main avec un mélange de châtaigne d'Ardèche, de graisse de porc et de bœuf. Et moi, je me frotte les mains quand je sais que je vais en manger. Euh, commerçant autrement. Pour votre santé, évitez de grignoter. La première Hit Radio en Normandie. Midi, la pause déj' peut vous rapporter gros avec Aurélie sur Cristal. <rire> ça se voit que c'est la dernière pause déj' avec moi. Mon arbitre se lâche totalement, On vient de se mettre un coup de casque. On devrait avoir une prime de risque pour ça parce que se mettre un coup de casque, je vous assure. Ça fait super mal. Même se prendre le micro des fois dans les dents, ça arrive, c'est horrible. Ça nous arrive, oui, on peut se faire mal en radio, ça existe. On ne croirait pas comme ça. Aujourd'hui, vous pouvez remporter votre assistant vocal Amazon Echo avec la voix d'Alexa. Il faut jouer au 0-2-32-23-53-96. Mais d'abord, il faut battre notre première candidate qui s'appelle Carole, qui est dans l'heure. Et c'est Elena de Petit Queville, tout près de Rouen, qui va tenter de battre ce score. Il faut faire donc 9 bonnes réponses. Elena Oui, d'accord. C'est faisable Oui, peut, on, va, on va essayer. En plus, à côté de toi, il y a ta maman Oui, voilà. Elle s'appelle Edwige. Bonjour, Edwige. Bonjour. Tu lui as fêté la fête des mères, quand même, euh, il n'y a pas longtemps, Elena. Oui, oui, oui, oui, j'ai souhaité. Tu lui as offert un cadeau, pas du tout Pas encore. Ah, ah Oh mince J'ai mis les pieds dans le plat. Oui, voilà. Bah, Si on m'a de de voir, mais, mais euh, j'ai eh. pas eu le temps d'aller le chercher. Enfin, ne savais pas ce qu'elle qu voulait, donc, Non, euh... mais t'attendais juste de passer euh, dans la pause-déj sur Radio Cristal pour avoir ton enceinte gratos. Et lui filer oh. après, c'est ça Bah oui, voilà. Voilà, tout est fait. Bon, bah écoute, il va falloir déjà que tu fasses neuf bonnes réponses, minimum. Alors, Edwige, on y va, hein, si tu veux avoir un oui. cadeau pour la fête des mères. Il faut cartonner aujourd'hui, les filles. 3, 2, 1... Quel artiste reconnais-tu dans cet extrait Les filles Oui, euh... là... le temps passe. Bah, je ne sais pas, on passe. Complète cette expression, il vaut mieux faire envie que... Il vaut mieux faire envie que... Il vaut mieux faire envie que... Façons, faire envie que décevoir. Que décevoir. <rire> dans quel département se trouve le Mont-Saint-Michel 50. Quel mois de l'année ne comporte qu'une seule voyelle euh... mmh. On passe. À quelle marque de basket appartient le modèle Air Jordan NBA, non Dans le Nord, elles sont appréciées lorsqu'elles sont à frites. De quoi s'agit-il euh, On passe. Comment s'appelle le cocktail à base de pastis et de menthe euh... <rire> bon, Je ne sais pas. pas... Ah, la cata, les filles, là Ouais là. Ah, on va pas se le cacher, hein <rire> Je dois être gentille avec les auditeurs, mais quand même <rire> Là, il les... là, y a eu beaucoup de « je passe », quand même, hein Oui, oui, oui, bah là, ouais, on n'a pas, pas su, là Tu Ça comptais était, beaucoup sur ta maman pour les réponses Oui, oui, oui, tout à fait, je comptais sur elle, mais elle n'a pas, pas su non plus, malheureusement Alors Bon, déjà, vous avez perdu du temps, une minute de questions, c'est très bah, court oui. Alors, on va, on va faire la, la correction tout de suite Il n'y a pas grand-chose à, à corriger du coup. <rire> non, là, du coup, le coup ouais. <rire> Alors, il fallait reconnaître dans cet extrait. Lenny Kravitz. D'accord. Complète cette expression, il vaut mieux faire envie que pitié. Ah oui, d'accord, ok. Le mont saint michel ça c'est bon pour vous, se trouve oui. dans le 50. Le 50, c'est quel département Euh, la manche Oui Bien joué oui.